Mille fois j'ai repris la route Travaillé à faire tout et n'importe quoi. à la fin j'ai tout quitté. Mille fois je me suis envolé de mon horrible merdier. A la fin j'ai repris la route pour m'échapper, pour m'en aller. Le temps, je ne sais plus où je vais. Peut-être demain m'apportera la ville où je suis né. Pourtant je persiste à croire que la bêtise est protégée. Par tout au long de ma route, je l'ai trouvée. Sale vérité. Parfois je m'arrête pour souffler, croire qu'au bonheur je suis arrivé. Mais chaque fois le coup que je prends sur la tête crie, réalité, réalité. Le temps me tire, le temps me garde, je ne sais plus où je vais. Peut-être demain m'apportera la ville où je suis né. Mille fois j'ai gardé le doute Pour savoir où me diriger Dans la vie lorsqu'on est paumé Il faut mieux vivre en retrait Que concerné Chaque fois je me suis demandé Si le hasard était mon sentier Car je crois bien qu'à la fin je finirais Dans un asile d'aliénés Le temps me le temps Je ne sais plus où je vais. Peut-être demain m'apportera la ville où je suis né. Le temps me tire, le temps Je ne sais plus Demain m'apportera la clé de ma vie